Est-ce que ça va Je t'entendais réprimander un employé. Oh, ma chère Rachel, je n'ai jamais connu une journée aussi noire. Oui, il y a des journées où on a l'impression de supporter tous les péchés du monde. Depuis ce matin, je ne fais que discuter. Chaque employé me déballe ses problèmes. Et le plus souvent, ce sont des problèmes familiaux. Ils te parlent de problèmes familiaux qui ont un impact sur leur travail, n'est-ce pas Pas toujours Quelqu'un qui arrive en retard, par exemple, et il impute tout cela à la dispute qu'il a eue à la maison, soit avec sa femme, soit avec son enfant. Mais avec qui te disputais-tu quand je t'ai téléphoné? Avec une employée, membre du syndicat. Cette employée n'a pas la langue dans sa poche. Elle a le don de pérorer, et pour ce don, ses collègues ont peur d'elle. Je la respecte parce qu'elle travaille bien. Malheureusement, elle voit la paille dans l'œil de l'autre, mais pas la poutre dans le sien. J'en connais plusieurs dans mon entreprise. Bref, elle s'appelle Aurélie. Il y a quelque temps, elle m'avait demandé la permission d'assister à une conférence qui abordait un sujet important de notre travail. Je n'ai pas hésité à lui accorder la permission. On a assuré ses frais de transport et d'hôtel. Seulement voilà, dès son retour, elle a demandé qu'on la paye pour les heures passées à discuter des problèmes de notre compagnie durant les déjeuners pris avec d'autres conférenciers. Puis, elle a exigé que ces heures soient payées au taux des heures supplémentaires. Incroyable! On ne lui a pas demandé de discuter de notre compagnie durant les déjeuners. Il était question qu'elle assiste aux conférences pour en apprendre un peu plus sur le thème de la gestion rigoureuse pendant les coupes budgétaires. Mais oui! En plus de cela, qu'est-ce qu'elle a appris? Presque rien! Elle dit qu'aucune des conférences n'était à la hauteur de ses attentes. Et comment comptes-tu résoudre son cas? Je vais en discuter avec mon patron. Oui, dans chaque entreprise, il y a toujours un employé ou une employée trouble faite. T'as raison. Chez moi, c'est cette Aurélie et dire qu'elle est toujours présente au travail et aux réunions.